de -Kesh -Shubuhat. Et on est en train de lire et d'étudier ensemble le char de Cheikh Abdul aziz ibn Baz rahimahullah. On est arrivé au cours numéro 4 aujourd'hui et on va commencer par la lecture des questions et réponses qui sont posées à la fin de chaque cours du Cheikh lorsque il termine son darst. Il pose, euh, les élèves lui posent des questions et il répond et ces questions là sont très très bénéfiques et les réponses encore plus donc euh, c'est très important très intéressant et euh, c'est une des particularités de ce, de ce chat c'est les questions et réponses qui sont euh, à la fin de chaque cours et ça peut nous aider à comprendre certains points donc euh, la première question quelle est la différence entre Al-Khashia, le mot en arabe Khashia, qui signifie comme la crainte, la peur, et Rahba également, qui est un synonyme, si on veut, en quelque sorte, du mot de la peur ou de la crainte, et ainsi de suite. Donc Al-Khashia ou Rahba, deux synonymes ou deux termes qui sont très proches. Donc quelle est la différence entre les deux Le cheikh, il répond, il dit Al-Khashia, ou Al-Khawf, Kulluha. معنى متقارب كلها معنى متقارب سجع كه الره له ont tous des significations rapprochées donc ce sont si on veut des synonymes même si certains ulama ont mentionné dans d'autres euh, yani dans d'autres livres que il y a des, des subtiles différences entre chacun de ces termes là mais sinon De façon générale, c'est dans le même sens C'est la crainte euh, L'autre question euh, L'auteur, il dit dans le livre L'auteur, le Cheikh Ibn Abdul Wahhab, Il dit Il se peut qu'il dise cette parole Alors qu'il est ignorant Et il n'est pas excusé hein? Il n'est pas excusé Ou excusable Donc la question c'est donc qu'est-ce qu'on peut comprendre de cette parole-là et comment on peut comprendre cette parole et Sheikh Abdul Aziz Ibn Baz il répond il dit l'anhu bayna al-muslimin l'anhu bayna al-muslimin w'indahu ahl w'indahu ahl al-ilm wal-kitab was-sunnah qareebin. F'al-ma'na ann hunaka tasaahum. Fa'al-ma'na ann hunaka tasaahum. Donc, euh, le sheikh explique. Comment se se fait qu'on dit que cette personne-là, euh, elle est ignorante, et elle n'est pas excusée d'avoir dit une parole qui peut le faire sortir de l'islam. Parce qu'on sait qu'il y a un principe que le ulama mentionne c'est l'udru bil jahal, c'est-à-dire l'excuse euh, due à l'ignorance de quelqu'un par rapport à quelque chose qui a rapport au kufr. Euh, qu'il prononce ou des choses comme ça. Parfois, on a expliqué que euh, les relâments ont expliqué qu'une personne qui dirait une parole de couf par ignorance, eh bien, euh, il peut excuser, par, de, dans certains cas, d'avoir euh, dit une parole de couf parce qu'il ignorait que c'était une parole de couf. Le chef, il explique qu'il dit, mais par contre, comme le chef Mohamed ibn Abdul Wahab il le dit, il se peut qu'il dise cette parole et qu'il ne soit pas Et qu'il soit ignorant dit cette parole de Kouf Et qu'il soit ignorant et qu'il ne soit pas excusé Et le Cheikh Ben Baz il explique Il dit parce qu'il vit parmi les musulmans Et il, il y a auprès de lui des hommes de science Et il y a auprès de lui le Coran et la Sunna proche à proximité Donc la signification ici c'est que il y a une négligence de sa part C'est-à-dire que la personne en question euh, qui dit cette parole Euh, qui est ignorante et qui n'est pas, euh, pas excusée eh bien euh, cette, par, cette personne fait preuve de négligence dans la connaissance de l'islam et, et euh, c'est-à-dire que c'est la personne qui a la capacité d'obtenir la science ou d'acquérir la science mais qui ne donne à cela aucune importance c'est-à-dire qu'elle s'en fout complètement d'apprendre les principes et les fondements de sa religion dans ce cas-là elle ne sera pas excusée c'est ce que ça signifie ici Donc, il faut comprendre que les ulama, parfois, ils distinguent entre la personne qui est ignorante et qui dit des paroles de kofre, ou qui fait des, des actes de shirk, et qui vit dans un endroit qui est isolé, loin de, des ulama, loin de la science, peut-être que sa langue n'est pas, pas l'arabe, et donc elle n'a aucun accès direct à la connaissance ou à la compréhension des textes de la religion ou bien elle vient, elle vit dans le désert, ou dans la brousse, ou dans des endroits éloignés où il n'y a pas de savant, où il n'y a pas de science, où il n'y a pas de connaissance du Coran et de la Sunna. Et donc, euh, cette personne-là, il se peut qu'elle soit excusée pour son ignorance. Tandis que la personne qui vit parmi les ulama, euh, qui a accès au cours, qui a accès au cours et à l'explication des textes du Coran et de la Sunna et que tout ça c'est à proximité de lui mais qui ne fait aucun effort pour obtenir cette science-là et pour comprendre comme il faut et qui dit des paroles de couf et de shirk et des choses de ce genre. Cette personne-là, elle, c'est une preuve de négligence, elle n'est pas excusée. Une autre question qui a été posée au shérif ici est là pour Kalimat, shérif Maulana, shérif. C'est-à-dire la question au sujet de dire à propos d'un cheikh, de l'appeler Maulana, de dire notre maître Maulana. Le cheikh il dit, il a dit, il dit, dit, dit, Donc, le sheikh, il, on lui a posé la question au sujet de se Mawlana sheikh et le sheikh dit non, ça c'est pas correct. Euh, le prophète a dit que, que l'un d'entre vous ne dise pas euh, mon maître un tel parce que euh, votre maître c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Le sheikh il dit acceptez dans le cas d'un d'un esclave qui est, euh, qui, a, qui a un maître donc euh, son maître il l'appelle en parlant de son maître il l'appelle euh, mon maître maulaya ou Sayyidi. il n'y a, a pas de problème de dire ça de cette façon là ensuite la question qui est euh, la suivante ensuite c'est est là pour يعني جاء قال يا donc le fait de dire à quelqu'un Sayyid. Seyyid, ça veut dire, en général, en arabe, ça veut dire maître. Hein? Puis, des gens, aujourd'hui, en arabe, ils l'utilisent parfois euh, pour dire monsieur, seyyid fulan, ou seyyid fulan, ou des choses comme ça. Donc, euh, ils posent la question à propos de l'utilisation du mot Saïd et d'appeler une personne par le terme seyyid. Le sheikh, il répond, il dit, amrun sahlun la ba'as, euh, voilà, لا يقول سيدي سيدي تركاً لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن ابن ابن ابن هذا سيد عن الحسن وكان يقول لرؤساء القبائل من سيد بني من بني فلان أي من رئيسهم ويقول لسعد بن معاذ Donc, le sheikh, il à sayyidikum لما جاء sayyid ça c'est quelque chose qui est assez, qui a grave il a pas de problème que tu dis ça mais tu dois pas dire, Euh, puis tu t'arrêtes. Parce que le prophète sourate a dit, c'est-à-dire que, euh, par exemple, le prophète sourate il l'a utilisé dans certains cas, en, en disant par exemple, euh, le chef ou le maître, euh, mon, mon fils celui-ci est le chef ou le maître. Alors ça c'est un chef ou un maître. En parlant de Al Hassan, il a dit c'est un Seyyid. Euh, Aussi, ça peut être employé pour désigner les chefs de tribu hein? Quand le professeur Sam demandait, par exemple, qui est le chef de telle tribu hein? Qui est leur chef C'est-à-dire, qui est leur seyyid C'est-à-dire, qui est leur chef Et il disait aussi à Saad Ibn Muaz euh, lorsqu'il est venu Kumu, il a C'est-à-dire, levez-vous vers votre maître ou votre chef. Votre chef, parce que Saad Ibn Muaz était le chef de, la, de, de cette tribu-là. Lorsqu'il lorsqu est venu pour juger à propos de la tribu de Bani Qureyza. Donc, il a, en voulant dire « Levez-vous vers votre chef, vers, vers votre Seyyid », c'est-à-dire vers votre chef, dans le sens de chef. Donc, si tu dis à quelqu'un « Seyyid », alors qu'il est réellement chef, il a un poste de, de responsabilité ou d'autorité, dans ce cas-là, c'est permis de le dire. Mais sinon... Euh, d'appeler quelqu'un, cette comme ça, alors que c'est pas, euh, il a pas ce, ce statut là ou cette euh, position là. Dans ce cas-là, ça c'est, euh, yani, il, il faut éviter de le dire parce que il yani, y a d'autres hadiths qui parlent de ça. Le Cher, il n'élabore pas plus que ça. Mais si vous vous retournez au cours euh, de Kitab Taqiyye à ce sujet-là, on a fait des cours sur ça, on est entré dans plus de détails, on a expliqué plus de détails. Donc, euh, et Annie, si vous voulez avoir plus d'explications, retournez à ces cours-là, Inch'Allah, pour comprendre un peu plus. Euh, la question suivante, al fi Masa al bil Donc, euh, la question de, de la divergence dans les questions de qu'est-ce qui est excusable par l'ignorance. Est-ce que ça fait partie des questions sur lesquelles il y a de la divergence C'est-à-dire que euh, les questions qui ont rapport avec qu'est-ce qui est excusable lorsque quelqu'un dit quelque chose de kouf ou de shirk. Euh, quand est-ce que la personne est excusée par rapport à son ignorance de ces choses-là Est-ce que c'est des questions sur lesquelles il y a des divergences entre les ulama Est-ce qu'il y a des divergences là-dessus Le sheikh il répond, le sheikh d'une base, il dit « Mas question d'une dame, et l'asile d'elle n'est pas qu'il n'est muslimin. qu'il القرآن والسنة ما يعذر الله جل وعلا قال وأوحى إليه هذا القرآن لأنذركم به ومن بله من بله القرآن والسنة غير معذور إنما أطيع من تساهله وعدم مبالاه دك لشيخ الرأبون. cette question là, c'est une grande question, très importante. Et il dit que à la base, la, la règle de base au sujet de la question de euh, qu'est-ce qui est excusable par rapport à l'ignorance, à la base c'est que, que quelqu'un n'est pas excusé lorsqu'il vit parmi les musulmans et que euh, yani le Coran et, euh, yani et la Sunna lui a été transmis. Si le Coran et la Sunna lui ont été transmis, dans ce cas-là, il n'est pas excusé il n'est pas excusé de son ignorance. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 19 dans sourate Al-An'am euh wa uḥiya ilayya hādhā al-Qur'ān Donc euh, ça c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui dit euh يعني يعني par quoi qu'est-ce que le prophète sur la salam dit? C'est-à-dire qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala a au prophète sur la salam de dire et on m'a révélé ce Coran Hein, par lequel je dois vous avertir et par lequel Tout ceux à qui il est parvenu est averti les donc toute personne à qui le Coran a été transmis et à qui il est parvenu alors dans ce cas là cette personne là a été avertie et donc elle n'est plus excusable du moment que le Coran lui est parvenu les 11 s wa man bala. Au man ça veut dire « et celui à qui le Coran est parvenu. Donc on m'a révélé ce Coran par lequel je, je, je vous avertis ou je, je vous envoie je vous donne l'avertissement et à celui à qui il est parvenu et celui le sheikh, il dit celui à qui le Coran et la Sunna sont parvenus il n'est plus excusé hein? et si il tombe dans quelque chose de coffre de shirk Eh bien, dans son cas, c'est uniquement à cause de sa négligence hein, et du fait qu'il ne donne aucune importance à la, fait, à la, à la, à la question. Hein. Il ne donne pas à la question d'importance et donc, à cause de ça, il tombe dans des questions de Kofres de chiffre Parce qu'il ne donne pas d'importance à l'étude et à la compréhension des textes. Hein. À moins que, comme on a expliqué tout à l'heure, euh, si c'est quelqu'un qui habite dans le désert ou dans des, des brousses, ou dans des montagnes, ou dans des endroits isolés, et que euh, ce sont des gens qui n'ont pas aucun accès à la science, hein, ou bien des gens qui n'ont aucune connaissance de la langue arabe, et de la compréhension de l'arabe, et qui n'ont même pas de, parfois de traduction, ou de moyens de comprendre la traduction, ce sont des gens comme ça qui sont excusés. Tandis que des gens qui vivent dans les pays musulmans, qui connaissent l'arabe, et euh, même parfois, comme Sheikh Al-Fawzan l'expliquait, parfois, non seulement ils connaissent l'arabe et ils parlent l'arabe couramment, mais parfois, ce sont des, même des, des, des, des docteurs en arabe, ou des gens qui sont euh, des spécialistes dans la langue et dans d'autres domaines de la connaissance de l'islam, et qui font des actes de shirk et de kufr, de, comme l'adoration des, des tombes et des morts et des saints, et des choses de ce genre. Donc, c'est certain que ces gens-là sont pas excusés hein, pour le recherche qu'ils font. Parce que la première euh, réaction des gens, lorsqu'on leur parle de l'adoration des tombes, et des gens qui font ça dans les pays musulmans, euh, c'est de répondre que « Ah, ce sont des ignorants ah, !»« c'est c'est des gens qui, qui sont ignorants !» Et euh, peut-être que certains d'entre eux, oui, c'est vrai qu'ils sont ignorants, parce que peut-être qu'ils sont isolés, et qu'ils sont loin de la science, et qu'ils n'ont aucun accès à la science Mais ce n'est pas vrai à propos de tous ceux qui pratiquent ce genre de pratique euh, de shirk. Pourquoi Parce que même certains d'entre ces gens-là, non seulement ils font ces actes de shirk par rapport aux tombes et aux morts, mais en plus, ils écrivent des livres même pour défendre ce qu'ils font. Et pour justifier ce qu'ils font et pour es essayer de dire aux gens que ce qu'ils font, c'est correct et c'est en accord avec l'islam et que ceux qui critiquent ça ou qui condamnent ça, ce sont eux qui sont des égarés ou des gens qui sont dans hein, le coffre ou des choses de ce genre. Donc, c'est pour dire que ces gens-là, ça, il n'y a pas de doute que ce sont des gens qui ne sont hein, euh, pas excusés pour ce genre de, de choses. Donc, euh, il, faut il faut faire la distinction entre les dif différentes situations. Une autre question qui a été posée au Cheikh Ibn Baz aussi. Donc, euh, le Cheikh, il, euh, on lui pose la, la question suivante qui est reliée à la question précédente. Oui, d'accord, mais est-ce que maintenant on va dire de, ce, de cette question-là que c'est une question dans laquelle il y a divergence hein? A le sheikh, il répond, il dit: "Nisat khilafiyya illa fi ad-daqaiq allati qad takhfa", مثل Donc le cheikh il répond, il dit: "Non, ce ne n'est pas euh, une question dans laquelle il y a des divergences, excepté dans les choses très très qui peuvent parfois échapper à la compréhension de certaines personnes comme par exemple dans euh, l'histoire de l'homme qui avait dit à sa famille par exemple, euh, brûlez-moi après ma mort et répandez mes cendres, euh, une partie dans la mer, une partie dans euh, la terre et ainsi de suite. Pourquoi Parce qu'il avait peur que lorsqu'il allait euh, se tenir devant Allah au jugement dernier qu'il allait être puni donc Pour essayer de s'échapper de, de ça, eh bien, il a demandé à ses enfants de le brûler après sa mort. Et euh, de penser que, par exemple, de penser que Allah ne serait pas capable de te recréer après que tu sois brûlé, ça, c'est de douter en la toute puissance d'Allah. et Ça, c'est en soi-même kof. Donc, euh, l'exemple que les ulama mentionnent dans cette histoire-là, c'est pour montrer que cette personne-là, elle a été excusée euh, du fait que c'était une personne ignorante, hein, une personne ignorante. Donc, elle a demandé à ses enfants de la brûler pour essayer de s'échapper d'Allah, mais elle n'a pas fait ça euh, comme avec euh, compréhension et connaissance, elle a fait ça par ignorance et en même temps parce que elle, elle, elle avait quand même crainte de, de châtiment d'Allah Une autre question qui a été posée euh, la question c'est à propos du cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, quelles sont les choses qui l'ont euh, amené à الذي <سؤال> دفعه الايضاح للمسلمين الشبهات الايضاح للمسلمين الشبهات التي اعترضت لعباد القبور Ah oui. Donc euh, la réponse du sheikh c'est que Qu'est-ce qui a poussé le sheikh à écrire ça C'est de clarifier pour les musulmans Les choubouhats qui ont été présentés De la part des gens qui adorent les tombes Donc ça c'est qu'est-ce qui a été la, la, la, la, la motivation du sheikh Pour quelle raison il a écrit ce livre-là C'est pour réfuter les choubouhats des adorateurs des tombes Parmi ceux qui se disent musulmans euh, Suale Al Kanat Mawjudatun Fiddaraya. Al Jawab, Fiddarayyah Wahriha. Donc euh, is on pose la question au Sheikh, est-ce que euh, yani, il y avait ce genre d'adoration des tombes down the region on Arabi Saoudite? And the Sheikh repeated Al-Jawab, Fiddarayyah wahairiha, fi Mesr Donc, le Cheikh, répond, il dit, c'était oui, c'était présent dans Daraïa et d'autres également, d'autres régions également. C'était présent en Égypte, en Syrie, en Irak et un peu partout. Ensuite, le Cheikh, on lui pose une autre question. Est-ce une autre question Donc, euh, le Cheikh, on lui pose la question, est-ce que ces choses-là étaient présentes à l'époque du Cheikh Mohammed Ibn Abdel Wahab La réponse, Donc, le Cheikh, il répond, il dit, c'était présent depuis des siècles auparavant, avant, avant le Cheikh Mohammed Ibn Abdel Wahab. Euh, c'était pré, présent... Après les trois premiers siècles préférés, les trois, premiers, les trois premières générations des salaf. Donc après eux, on a vu apparaître ce genre de choses. Et le shirk, il dit que le shirk a, est devenu plus répandu parmi les gens par la suite. Après ces trois euh, générations-là. Euh, Niman yash'a. Yaskhulu fiha akbar wal akbar Donc le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, ça c'est une autre question. Euh, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit Allah ne pardonne pas qu'on fasse le shirk avec lui, mais il pardonne tout autre péché qui est moindre que majeur qui rentre et le shirk euh, mineur également ou bien c'est seulement le shirk majeur qui rentre est-ce que est ce que ce verset là s'applique seulement au shirk akbar ou bien ça s'applique au shirk akbar et au shirk ashar c'est à dire au shirk mineur euh, au shirk majeur et au shirk mineur aussi le shirk il répond il dit le shirk ashar lakin يغفر برجحان الحسنات إذا رجح ميزان الحسنات لأنه من جنس الكبائر لكن قد لا يغفر له إذا مات عنه ولا رجح ميزانه قد يعذب عليه كما يعذب على الكبائر إذا مات عليها إلا أن يعفو الله عن الكبائر نعم Donc la question ici c'est ça, donc on l'a lu. Maintenant la réponse c'est que euh, il dit le shirk que le shirk mineur, il, il est possible que ça ne rentre pas dans ce verset, hein? Euh, mais il dit que c'est possible que soit pardonné. C'est possible que le shirk mineur soit pardonné à cause du, du fait que la personne a fait beaucoup de bonnes œuvres qui font que sa balance pèse plus lourde dans le côté des bonnes œuvres. Et donc, dans ce cas-là, c'est de la même catégorie que les grands péchés. C'est-à-dire que le shirk Asrar, dans ce cas-là, sera considéré comme euh, la même catégorie que les grands péchés. Euh, le cheikh dit toutefois, il se peut qu'il ne soit pas pardonné également s'il si meurt euh, et en commettant ce péché-là, c'est-à-dire sans se repentir avant de, de mourir, et que sa balance de bonnes œuvres ne soit pas plus lourde que celle des péchés qu'il a fait. Et donc, il se peut qu'il soit puni pour ce péché-là, euh, comme, pour, pour, comme il peut être puni également pour les grands péchés qu'il a commis, s'il meurt sur ces grands péchés-là, excepté si Allah le pardonne hein, et euh, l'excuse de ses grands péchés. Euh, Donc, ça c'est euh, une autre question. Ici, euh, la question c'est Al-Kaulu bi Annahu Akbar min al-Kabair. Al-Jawab, Hadha al-Kaul Akbar wa-azharu, li Anna Tasmiata Sheikh Yakoun u Akbar umin al-Kabair. Hadha al-Akbar. Donc, euh, on pose la question au Sheikh au sujet du fait que euh, est-ce que le shirk Akbar est. Euh, pardon. « Est-ce que le shirk asrar, le shirk mineur, est-ce qu'il est plus grave que les grands péchés ?» euh, Et le shirk, il répond, il dit « Ça, c'est la parole qui est la plus proche de la vérité. Euh, » Et c'est celle qui est la plus apparente, c'est la position la plus apparente. Parce que le fait qu'un péché se nomme shirk, même si c'est un shirk mineur, eh bien, ça fait de ce péché-là qu'il est plus grand que les kabair, que les grands péchés ordinaires. Hein? donc c'est la position la plus proche de la vérité. Dernière question posée au cheikh et à al -aya, Donc, euh, le sheikh, on lui a posé la question. À propos du verset dit, c'est de la grâce d'Allah et de sa miséricorde. Voilà de, ce, voilà, ce dont de, voilà, voilà de quoi ce dont ils doivent se réjouir. Et c'est meilleur que ce qu'ils rassemblent. Euh, quelle est la chose qu'ils rassemblent hein, <coughs> dans ce verset-là? Et le sheikh, il répond, il dit, c'est-à-dire... Qu'est-ce qu'il rassemble, c'est-à-dire de la dunya, des biens de la dunya. Donc c'est meilleur que tout ce qui est dans la dunya. La grâce d'Allah et sa miséricorde, c'est meilleur que tout ce qui est dans la dunya au complet. Et c'est mieux que toute la richesse de Qaroun. C'est meilleur que toute la richesse de Qaroun. Donc ça, c'est la dernière question euh, pour euh, le, cours, le cours passé. Maintenant on va lire euh, le texte du. ليف كشف الشبهات للشيخ محمد بن عبد الوهاب. لون الشيخ محمد بن عبد الوهاب الزين، وأعلم أن الله سبحانه من حكمته لم لم يبعث نبيا بهذا التوحيد إلا جعل له أعداء كما قال تعالى، كما قال الله تعالى، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا وقد يكون لأعداء التوحيد علوم كثيرة وكتب وحجج كما قال الله تعالى فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم إذا عرفت ذلك وعرفت أن الطريق إلى الله لا بد له من أعداء قاعدين, لا قاعدين عليه أهل فصاحة وعلم وحجج فالواجب عليك أن تتعلم من دين الله ما يصير صلاحا لك تقاتل به هؤلاء الشياطين الذين قال إمامهم ومقدمهم الذي الذي قال إمامهم ومقدمهم لربك جل وجل لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم Le, le passage qu'on vient de lire dans la parole de Cheikh Mohamed Ibn Abdul Wahab, on va traduire qu'est-ce que ça signifie, incha'Allah. Donc, euh, le Cheikh, il dit, sache taala par, sa euh, par sa sagesse, il n'a jamais envoyé de prophète avec ce tauchid, excepté qu'il lui a placé des ennemis, qu'il lui a donné des ennemis. Comme Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne dans le verset 112, dans Sourate Al-An'am. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ce verset, et c'est ainsi que nous avons fait pour chaque prophète un ennemi parmi les diables hommes, les diables humains et les diables des djinns, c'est-à-dire qu'ils s'inspirent et ils, ils se révèlent les uns les autres, ou ils s'inspirent les uns les autres des paroles enjoliver pour tromper les gens donc ça c'est le verset 112 dans le surat et le chef il dit donc il est possible qu'il y ait pour les ennemis de, du tawhid euh, il, il se peut que les ennemis du tawhid possèdent de nombreuses sciences et de nombreux livres et de nombreux arguments également Allah subhanahu wa il dit dans le verset 83 dans surah surat Et lorsque leurs messagers leur sont parvenus avec l'épreuve claire, ils se sont réjouis de ce qu'ils possédaient comme science. Ils se sont réjouis de ce qu'ils possédaient comme science. Donc le shaykh, il dit, si tu, si tu as su ça, que tu as compris ça, que tu as su que euh, le chemin d'Allah, il faut absolument, ou il doit absolument y avoir des ennemis qui se tiennent dessus, hein, et qui sont des gens qui possèdent de l'éloquence de la science et des arguments alors il est obligatoire pour toi dans ce cas d'apprendre la religion d'Allah ou d'apprendre de la religion d'Allah ce qui te permettra d'avoir des armes par lesquelles tu pourras combattre ces diables hein, euh, dont le, le chef et le premier d'entre eux a dit c'est à dire Iblis le diable il a dit à son seigneur ou à ton seigneur جل uh, il uh, lui a dit "Laq'udanna lahum laq'udanna lahum sirata almustaqim" c'est dire je vais me placer sur ton chemin droit pour eux et je vais leur venir hein, je vais venir vers eux par devant par devant eux et par derrière eux et euh, par le, leur côté droit et par leur côté gauche Et tu ne trouveras que très peu d'entre eux, ou que tu ne trouveras pas la plupart d'entre eux comme étant reconnaissants. La plupart d'entre eux, tu ne les trouveras pas, pas reconnaissants. Donc, c'est-à-dire que le shaitan, il a promis d'essayer de tout faire qu ce qui est en son, en son pouvoir, pour essayer d'empêcher les fils d'Adam de rester sur le chemin droit d'Allah. Et il va tout faire dans tous les sens pour essayer dégarer les hommes du droit chemin et il dit donc c'est le verset 16 et 17 dans surah al-araf ensuite le cheikh dit ila إذا أقبلت على الله وأصغيت إلى حججه وبيناته فلا تحزن, إن من من al كما قال تعالى وإن جندنا لهم الغالبون فجند الله هم الغالبون بالحجة واللسان كما أنهم الغالبون بالسيف والسنان وإنما الخوف على الموحد الذي يسلك الطريق وليس معه السلاح وقد من الله تعالى عليه بكتابه الذي جعله تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرا للمسلمين فلا يأتي صاحب باطل بحجة إلا وفي القرآن ما ينقضها ويبين بطلانها كما قال تعالى ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا وقال قال بعض المفسرين هذه الآية هذه الآية عمة في كل حجة يأتي بها أهل الباطل إلى يوم القيامة. donc on partie également et traduire sa signification le shaykh il dit donc lorsque tu te tournes vers Allah et que tu euh, deviens attentif à ses, hein, tu prêtes l'oreille et tu deviens attentif à ses, à ses preuves et à ses arguments et à ses, à, et à ses, à ses, à ses preuves claires et eh bien ne crains rien et ne sois pas triste certes Hein, la ruse du shaytan est faible comme c'est mentionné dans le verset 72 en Sourate Nisa, certes, la ruse du shaytan est faible et le commun d'entre les musulmans, parmi les muachidines ceux qui sont sur le tauchis il est capable d'avoir le dessus sur mille d'entre les savants de ceux de ceux-là parmi les mouchriquines comme Allah wa il le dit dans Sourate as saffat verset 173 wa inna jundana à c'est à dire et notre armée certes est celle qui aura le dessus c'est elle qui a le dessus donc l'armée dans l' c'est ceux qui ont le dessus et c'est eux qui ont la victoire par la par la preuve et par la langue c'est à dire ils ont la victoire de la preuve et par la langue De la même manière qu'ils sont également ceux qui ont la victoire sur les, les, les ennemis, par l'épée et par les flèches. Et il dit, la crête est uniquement par rapport à celui qui essaie de suivre ce chemin et cette voie, alors qu'il n'a pas d'armes avec lui. Hein? Et quand on parle d'armes, c'est les armes de la preuve et de l'argument, comme le cheikh expliquait. Et il dit donc, Donc Allah سبحانه تَعَالَى il, il, il nous a fait la faveur de son livre, qui, euh, yani, qui, dont il a fait une clarification pour toute chose. Dans son livre, il y a la clarification pour toute chose et une guidance et une miséricorde et une bonne nouvelle pour les, pour les musulmans. Donc, le sheikh, il dit ensuite, donc le, la personne qui est sur la fausseté ne pourra te ramener un argument ou, ou, ou une, une, une preuve excepté que dans le Coran, il y a ce qui vient la détruire et qui vient montrer sa fausseté. Comme Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, et ils ne te ramèneront pas un exemple excepté que nous te ramènerons la vérité à son sujet et la meilleure interprétation, ou la meilleure explication. Donc, chaque chaque fois qu'ils vont te ramener un exemple, nous te donnerons la vérité à son sujet et la meilleure explication. Ça, c'est le verset 33 dans Sourate al-Furqan. Euh, ensuite, le cheikh il dit, « Et certains d'entre les savants du tafsir ont dit à propos de ce verset, que ce verset, il est général. À propos de tout argument qui pourraient venir de la part des gens de la fausseté jusqu'au jour de la résurrection. Et ça, donc, ça implique la réfutation des mouchriquines et des kouffars, de façon générale, et également la réfutation des gens de bid'ah. des gens qui ont des choubouhats parmi les égarés, qui se disent musulmans, ou qui sont musulmans, mais qui ont des déviations dans leur aqidah, et eh bien, alhamdulillah, il y a dans la révélation la réfutation de, des égarements et des choubouhats de ces gens-là. لشيخ متنشخ بن باز ليكسليك سبعة يقول المؤلف رحمه الله وهو الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن علي التميمي الحنبلي الإمام المشهور المجدد المجدد لمن درس من معالم الإسلام في في هذه الجزيرة في النصف الثاني من القرن الثاني عشر المتوفى رحمه الله سنة ستة ومئتين وألف من الهجرة النبوية يقول رحمه الله واعلم أن الله جل وعلا لم يبعث نبيا بهذا التوحيد إلا جعل له أعداء من نوح إلى محمد صلى الله عليه وسلم ابتلاء وامتحانا يبتلي الأخبار يبتلي الأخيار وال يبتلي الأخيار بالأشرار ويبتلي الرسل بالعداء ويبتلي الدعات إلى الله بأعدائهم فلا بد من التأهب و وأخذ العدة والسلاح لمجهدة هؤلاء كما قال تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون Wakala Jalla Wala Wakala Alikadja Al-Na Alikul Ninabin Adouwan Min al-Mujirimin Wakafa Birabbi Kahadi Yan Wanassira. Takže, lešej, on říká, že autor, lešej Mohamed, Ibn Abdullah Ibn Hein, qui est-ce qui avait été euh, délaissé et corrompu de, des enseignements de l'islam dans cette péninsule arabe dans euh, le 12e siècle de la Hijra, qui est mort en l'an 1206, rahimahullah. Euh, il dit « Sache que Allah n'a pas envoyé un prophète avec ce tawhid excepté qu'il lui a mis des ennemis ». Il a établi pour lui des ennemis. Donc, ça c'est qu ce que le Cheikh euh, l'imam, Mohammed Ibn Abdul Wahhab, a mentionné dans euh, yani, le livre. Et le Cheikh, il va l'expliquer. Mais euh, justement, juste avant de rentrer dans l'explication du Cheikh Ibn Baz, juste noter par exemple, par rapport à quest ce que euh, le Cheikh mentionne ici, que ses ennemis, c'est Allah subhanahu wa qui les a, qui les a établis, dans le sens que c'est lui qui, les en, qui, qui envoie ces ennemis-là, dans le sens que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a voulu que ces ennemis-là existent. Et il les a établis pour une sagesse. Hein, ça fait partie de son plan, ça fait partie de son euh, de son test. Hein, et il a voulu la présence de ces ennemis-là pour une raison, pour une sagesse. Et donc il faut savoir que c'est pour nous mettre à l'épreuve et qu'il y a du bien là-dedans. Hein? Il y a du bien là-dedans pour nous. Donc, euh, le cheikh, il explique, sache que Allah n'a pas envoyé un prophète avec ce torchit, excepté qu'il lui a mis des ennemis. Depuis le prophète Nour jusqu'au prophète Muhammad. Wa et il a établi ces ennemis-là comme étant des épreuves et des, et des examens par lesquels Allah subhanahu wa teste les hommes. Et il, il, il éprouve les bons par les mauvais. Et il éprouve les messagers par les ennemis. Et il éprouve les gens qui appellent, qui appellent à Allah par, par leurs ennemis. Donc chaque personne qui va appeler à Allah c'est obligatoire qu'il va avoir des opposants. Et qu'il va avoir des ennemis sur son chemin qui vont essayer de, de lui rendre la vie difficile et de lui faire euh, des complications dans sa dawa. Donc ça, c'est une sunnah, c'est une règle que taala a établie, on ne peut pas s'en sortir. Et euh, le cheikh il dit ensuite, donc il faut, dans ce cas-là, prendre toutes nos préparations, prendre nos armes pour lutter contre ces gens-là, c'est-à-dire s'armer de science. Et puis, bien entendu, lorsqu'il y a un dirigeant et que ce dirigeant-là a une armée et qu'il ordonne à cette armée de de partir au combat ou bien de de, de, de, de faire qu'est-ce qu'il qu qu doit faire comme jihad contre les ennemis ceux qui veulent défendre le shirk et le kuffar de, de combattre ces mushriquines et ces kuffars et eh bien c'est ce que euh, on fait également on prend les armes euh, pour combattre le et le shirk et ceux qui pratiquent ces euh, fausses croyances et ces fausses euh, pratiques là également Ensuite, le Sheikh il mentionne des versets qui parlent de ce sujet-là. Euh, il y a le verset de 112 à 113 qu'on a lu euh, tout à l'heure, dans Surat al dans lequel Allah SWT dit « Ainsi, Allah à chaque prophète, a assigné un ennemi. C'est ainsi qu'Allah, à chaque prophète, il a assigné un ennemi des diables parmi les hommes et les djinns qui s'inspirent trompeusement les uns les autres des paroles qui sont enjolivées. » Hein? Si ton Seigneur avait voulu, il, les aurait, il ne l'aurait pas fait Donc ça veut dire que c'est la présence de ces diables humains Et c'est de, ces de ces diables parmi les djinns Qui s'insoufflent les uns les autres Et s'inspirent les uns les autres des paroles enjolivées pour tromper les gens Ou trompeusement des paroles enjolivées Eh bien ça c'est par la volonté d'Allah Il n'y a rien dans l'univers Qui se produit, que ce soit bon ou mauvais, excepté que c'est par la volonté d'Allah subhanahu wa taala. Bien entendu, Allah subhanahu wa taala, euh, yani, euh, ta comme on l'a euh, expliqué dans plusieurs euh, cours par rapport au euh, al-qadar, par rapport à la prédestination, c'est que Allah subhanahu wa taala, il a voulu que certaines choses se produisent parfois qui sont qui sont en contradiction avec ou en opposition avec euh, sa révélation. Qu'est-ce qu'il leur donne Et qu'est-ce qu'il interdit dans sa révélation Mais quand ces choses-là se produisent C'est pour éprouver les hommes Et pour les mettre à l'épreuve Et pour les tester hein? Même si en soi Cette chose-là elle n'est pas bonne hein? Même si en soi cette chose-là Elle n'est pas bonne nécessairement Mais étant donné que qu'Allah Il a voulu ces choses-là pour un, pour un plan et pour une sagesse Et pour nous mettre à l'épreuve à la fin C'est quelque chose qui ramène du bien et qui est bon de façon générale, puisque tout ce que Allah a créé est bon. Et donc, dans ce sens-là, il faut comprendre que tout ça, ça fait partie de, du test d'Allah et de son, son plein hein, et de sa sagesse. Il ne faut pas douter de, il ne faut pas douter de ça. Donc, euh, si ton Seigneur avait voulu, il ne l'aurait pas fait. Laisse-les donc avec ce qu'ils inventent. Et pour que les cœurs de ceux qui, qui ne croient pas en l'au-delà se penchent vers elle, C'est-à-dire se penchent vers ces paroles enjolivées par les diables. Euh, donc, pour que ces gens-là se penchent vers elle, Pour qu'ils les agréent. C'est-à-dire pour qu'ils soient satisfaits de ces paroles. Et pour qu'ils fassent ce qu'ils qu veulent faire. Qu'ils cherchent à faire ce qu'ils qu désirent faire par la suite. Hein, parce que tout ça, ça fait à la fin, comme on dit, ça fait partie du plan et la sagesse d'Allah سبحانه. Donc, yani, euh, euh, le cheikh explique ensuite. Il mentionne un autre verset. Il dit wa Donc, c'est le verset 31 dans la sourate Al-Furqan. C'est ainsi que nous avons fait pour chaque prophète un ennemi parmi les criminels et ton et ton Seigneur est suffisant comme guide et comme hein, comme défenseur. Comme, euh, comme défenseur et protecteur. Euh, ensuite, le Chéhid dit donc que tous les messagers ف, فالرسل, Donc, le sheikh, il dit que les messagers, ils ont donc des ennemis. Et ces ennemis, ils ont des paroles qu'ils euh, qu utilisent pour essayer de confondre les gens. Des choses qu'ils utilisent comme arguments, qui sont des shubuhat, hein, des fausses preuves, des fausses argumentations. Et des arguments qu'ils essaient de lancer contre les messagers et contre ceux qui suivent les messagers. Et ils ont également avec eux des livres vers lesquels ils retournent et par lesquels ils essaient de confondre les gens et de les mélanger par rapport à leur croyance et par rapport à la foi en Allah. Comme Allah dit dans le verset 83 dans le Allah dit et lorsque leurs messagers leur sont venus avec les preuves claires Ils se sont réjouis de ce qu'ils possédaient comme science, c'est-à-dire les koufars se sont réjouis de ce qu'ils possédaient comme science. En voulant dire, on n'a pas besoin des prophètes et des messagers et de ce qu'ils nous amènent, on a déjà de la science, on a déjà ce qui est suffisant pour nous, on n'a pas besoin de la connaissance des messagers. Donc ils se sont hein, réjouis eux-mêmes de ça. Le cheikh, il dit, hey, ⁇ على دعاة الهدى وعلى الرسل ولكن متى كان صاحب الحق على بينة وعلى بصيرة لم يبالي بشبههم بل يهزمها ويبين بطلانها لأنه على بصيرة كما قال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة وقال وقال وقال Hein, comme dans le verset, ils se sont réjouis de ce qu'ils possédaient comme science, c'est-à-dire de la science du, de ce qui est faux, hein, des fausses sciences, qui ne sont pas bénéfiques, qui ne sont pas bénéfiques réellement. Elles peuvent, hein, comme les, les couffards aujourd'hui, ils ont des, toutes sortes de sciences qu'ils ont, et euh, ils pensent que par ces sciences-là... Ils n'auront pas besoin de croire en Allah subhanahu wa qu'ils n'ont pas besoin de croire en le jour dernier, et en la résurrection, et en le paradis, et en l'enfer. Alors que ce sont des sciences qui sont limitées à des effets ou des choses matérielles. Hein? Et donc, euh, cette science-là, elle est bénéfique dans certaines choses, mais le, quand on compare le bienfait à la réalité de, pour laquelle Allah wa nous a créé, et les raisons de l'existence, tu vois que ces sciences-là ne sont pas hein, bénéfiques puisqu'elles ne répondent pas aux questions les plus importantes et les plus profondes que les êtres humains se posent. Mais malgré tout, les koufars essaient d'utiliser ces sciences-là pour confondre les gens et pour confondre les gens qui appellent à la guidance et les messagers d'Allah. Et euh, le chef il dit, « Mais du moment que la personne se tient sur la vérité avec preuve et avec connaissance et compréhension et eh bien elle ne elle, ne se, euh, yani, elle va pas s'en se, faire par rapport à leurs choubouhat et à leurs faux arguments bien au contraire ils vont, ils vont réussir à écraser ces faux euh, ces faux arguments-là et à clarifier la fausseté avec science hein, de ces faux arguments que c'est Koufar et mushrikīn essaie de présenter et le cheikh il dit ensuite euh, en expliquant le verset en citant le verset suivant le verset euh, 108 dans sourate Yusuf dit voici mon chemin j'invite à Allah avec science j'invite à Allah avec science le cheikh il dit kama hada kama rusul wa وهكذا هكذا أتباع الهصل يبينون بطلان حجج أهل الباطل وشبهاتهم ويكشفون زيفها ويوضحون الحق للناس بما أعطاهم الله من البصيرة والأدلة الشرعية كما قال تعالى وإن جندنا لهم الغالبون ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وقال تعالى ولا ينصرنا الله من ينصره إن الله لا قوي عزيز الذين إمكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وأتوا الزكاة وأمر بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا ان صر الله ينصركم ويثبت أقدامكم. donc le Sheikh El Comme, Allah, comme les messagers ont détruit la fausseté de ces choubouhats, de, de la même manière, les gens qui suivent les messagers, hein, ils clarifient également, eux aussi, la fausseté des faux arguments des gens de la fausseté et de, de leurs choubouhats. Et ils, ils dévoilent l'égarement et la fausseté qui sont assez. Et dans ces faux arguments et dans ces ambiguïtés-là. Et il les clarifie. Il clarifie les choses pour les gens. Il clarifie la vérité pour les gens avec ce que Allah subhanahu leur a donné comme compréhension et comme preuve euh, de la charia. Le cher il dit euh, il cite des versets qui euh, montrent l'exemple à ce sujet-là. Le verset 173 dans le euh, As-Safat. Allah استادی و این نجندانه لَهُمُ الْرَّهَابُونَ. C'est-à-dire nos armées, ce sont elles qui euh, sont victorieuses et qui ont le dessus sur les ennemis. Et le verset euh, 171, 172 dans sourate Saffat, وَلَقَدْ C'est-à-dire que Allah dit notre parole a été déjà prononcé au sujet de nos serviteurs messagers. Ce sont eux qui seront victorieux. Hein? Ce sont eux la, la, qui auront la victoire. Le verset 40 et 41 dans le surat al Hajj, Allah Subhanahu wa Ta'ala, il dit, ils nous donneront certes la victoire à celui qui défend la religion d'Allah Subhanahu wa et sa cause. Et Allah est certes le fort et le puissant. Euh, ça, c'est le verset 40. Ensuite, le verset 41, ce sont ceux que, lorsque nous les établissons sur la terre, ils établissent la salat, ils donnent la zakat, ils ordonnent le bien et interdisent le mal. Et c'est à Allah qu'appartient la bonne conclusion des affaires. Et le verset 7, dans sourate surat de Mohamed, Allah il dit, « Oh, vous qui avez cru, si eh vous donnez Allah et à Allah subhanahu wa ta'ala vous donne la victoire il raffermira basira almutallim alladhi arafa ala ولا تلتبس عليه بل يهدمها ويوضح بطلانها ويكشفها للناس كما سمعت كما سمعت قول قوله جل وعلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيره فلا يأتي صاحب باطل بحجة إلا في القرآن ما ينقده ينقدها ويبين بطلانها وهم يشبهون بقوله جل وعلا ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون أي آل لشيخ ذوى حجة في هذا نعم هم أولياء الله ولكن ما قال لك ادعوهم من دون الله نعم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ها؟ كن منهم تعلم واستقم على طاعة الله حتى تكون منهم كونهم أولياء الله لا يجوز دعاءهم والاستغاثة كونهم أولياء الله لا يجوز دعاءهم والاستغاثة بهم كما أن الرسل هم أفضل المؤمنين هم أولياء الله ومع هذا لا تجوز عبادتهم من دون الله فهكذا بقية المؤمنين هم أولياء الله وهم عباد الله صالحون، ولكن ليس لك أن تعبدهم كما أنه ليس لك أن تعبد الرسل بل بل اعبد الله وحده كما قال تعالى فاعبد الله مخلصين له الدين الشيخ الزي la personne qui a la science qui a la connaissance et qui a été éduqué, hein, qui connaît la vérité et qui est sur une connaissance et une compréhension, qui a connu le tawhid, qui a connu le shirk avec compréhension et connaissance, eh bien, il ne se laisse pas euh, aller séduire par les shubuhats de ces mouchriquines qui essaient de le confondre et de le mélanger dans sa religion. Bien au contraire, il détruit ces faux arguments-là Et ils clarifient leur fausseté et ils dévoilent ces choses-là pour les gens. Comme tu entends, par exemple, lorsque Allah, subhanahu wa il vit dans le verset 33, dans la surat Al-Furqan, et, et ils ne viendront pas avec un argument ou un exemple, excepté que nous t'amènerons nous la vérité. Hein? Excepté que nous t'amènerons la vérité et une meilleure interprétation. Donc, c'est-à-dire que chaque fois qu'il ramène des égarements parmi les choubouhats qu'ils ont, eh bien, Allah s.w.t va te donner la réponse à ces choubouhats et comment les réfuter, et la clarification de ces faussetés-là. Donc, le shaykh, dit que toute personne qui vient avec une fausseté, eh bien, il n'y a pas une de ces faussetés-là, excepté que dans le Coran, il y a ce qui l'a détruit, et qui clarifie sa fausseté. Hein? Et comme qu'est-ce que le Cher est en train de dire ici, ça c'est la vérité. Mais il se peut que quelqu'un trouve cette, euh, cette réponse et cette preuve dans le Coran, et il se peut que d'autres ne soient pas capables de la trouver, selon son niveau de connaissance et de compréhension de qu'est-ce qui est dans le Coran. Hein? Et donc ça c'est très important. Et Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, il dit ici à propos de ça, le Cheikh il ne le mentionne pas ici, mais c'est quelque chose que, qui est très euh, célèbre de la part de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah. Il dit, euh, Cheikh l'Islam il dit que chaque argument qui est ramené par les gens de Bid'ar, dans le Coran ou dans la Sunna, c'est en réalité une preuve contre lui. Chaque Muttadir qui essaie de ramener une preuve dans le Coran dans la Sunna pour défendre sa fausseté et son égarement et c'est en réalité une preuve contre lui c'est en réalité une preuve contre lui donc euh, ça c'est une autre une citation et une parole très très bénéfique également de Cheikh l'Islam Ibn Tayyia. donc le Cheikh il dit que Euh, a, donc dans le Coran il y a la réponse à ces choubouhats là il y, y a les arguments dans le Coran qui viennent les détruire détruire la fausseté hein, et clarifier le faux sur lequel ces gens là se, se tiennent et par lequel ils essaient de mélanger les gens et par exemple ils essaient de créer de la confusion chez les gens par le verset euh, dans, dans euh, a, un des versets dans le Coran dans lequel Allah s.a.w. dit ala Allah inna auliya allahi la khawfun alayhim wa la pardon qui signifie certes les alliés subhanahu ou les rapprochés d'Allah subhanahu wa ta'ala ils n'auront aucune crainte sur eux et ils ne seront pas non plus attristés ils ne seront pas non plus attristés le explique que ici Euh, il n'y a aucun argument pour eux dans ce verset-là Il n'y a aucun argument pour eux dans ce verset-là Parce que les soufis, il y a souvent des gens qui adorent les tombes Pour justifier l'adoration des tombes Et justifier que ces gens-là sont des hommes pieux Et qu'ils sont rapprochés d'Allah Ils citent ce verset Et ça, c'est pas une preuve hein Puisque ça dit uniquement que les gens qui sont proches de lui, ils n'auront pas de crainte et ils n'auront, ils ne seront pas attristés. Donc où est-ce qu'elle est l'argument dans ce verset-là Et en réalité, comme Cheikh l'Islam nous Noutaimia a dit, il n'y a pas un verset qui le ramène excepté que c'est un argument contre eux en réalité. Et si tu continues ce verset, la suite c'est quoi ?« Allah amanu wa kanu yattaqun c'est-à-dire que le verset est suivi par euh, la partie suivante qui dit ceux qui ont cru et qui ont eu qui ont fait preuve de piété qui, ont, qui font ce que Allah ordonne hein, par crainte d'Allah et euh, qui s'écartent de ce que Allah a interdit hein, par crainte de son châtiment et par espoir à sa récompense et avec science donc c'est ça et donc C'est pas comme qu'est-ce que ces gens-là s'imaginent parmi les soufis que les auliyah, les saints, hein, comme ils les appellent eux, les saints ou les hommes pieux euh, qui sont morts. Eux, ils pensent que ces êtres-là sont des êtres surnaturels qui ont des dons, hein, des dons, euh, comme un peu euh, surnaturels. Ils pensent que c'est ça. Ils peuvent contrôler euh, la pluie, contrôler, leur... ils connaissent le ils connaissent l'invisible. Euh, ils pensent qu'ils peuvent faire des miracles à volonté, qu'ils peuvent lire qu'est-ce qui est dans le cœur des hommes, euh, et ainsi plein d'autres superstitions comme ça qu'ils ont inventées à propos de ces gens-là. Comme si les Aulias c'était une catégorie d'êtres humains euh, et ainsi qui, qui possèdent des dons surnaturels, de, de voyance ou de, de médium ou qui peuvent faire des miracles à volonté, comme s'ils avaient un pouvoir spécial. Et certains d'entre eux même vont jusqu'à penser, comme on l'a expliqué, que certains d'entre eux euh, que certains d'entre eux ont le pouvoir sur l'univers et que c'est eux qui contrôlent le monde, comme ceux parmi les soufias qui croient en euh, les hommes de l'invisible, et qui croient en euh, certains d'entre eux qui seraient des pôles, hein, Al ou bien Al raus comme ils l'appellent. Et quand ils ont des détresses ou des problèmes, ils ils crient le, le nom de ces hommes-là pour demander de l'aide, au lieu d'appeler Allah, Donc, ça, ça n'a rien à voir avec les awliya dans l'islam. Ça, c'est les awliya des mouchriquines. Ça, c'est des gens qui hein, se sont inventés des, des gens, qui des êtres avec des pouvoirs surnaturels qui n'ont aucune réalité. Hein, ça n'existe pas. Et ils adorent ces gens-là en dehors d'Allah. Donc, le cheikh il dit... Euh mais mais qu'a-t-il donc Allah, dans le verset Allah subhanahu il dit que y a des hommes qui sont rapprochés et qui n'ont aucune crainte, ils Alors, dans ce cas-là, ça veut dire quoi Ça veut dire, fais des efforts pour essayer d'être parmi ces hommes-là. C'est-à-dire de faire des, hommes, euh, des œuvres de piété et de te rapprocher d'Allah pour devenir toi aussi un wali d'Allah, un croyant qui a la crainte, hein un croyant qui a de la piété. Essaie d'être comme eux, apprends ta religion, reste sur, la droite, sur le droit chemin, essaie d'avoir de, de la fermeté dans l'obéissance d'Allah, jusqu'à ce que tu sois un parmi eux. Et le fait qu'ils soient des hommes rapprochés d'Allah, ça ne rend pas licite le fait de les invoquer ou de chercher à les appeler au secours lorsqu'il y a un moment de détresse ou des difficultés, comme euh, les meilleurs d'entre les rapprochés d'Allah, d'entre les alliés d'Allah, ce sont les meilleurs d'entre les croyants qui sont les messagers. Donc ce sont les messagers qui sont les plus grands les plus proches d'Allah parmi les Auliyah. Et malgré cela, il n'est pas permis de les adorer en dehors d'Allah. Il n'est pas permis de les adorer en dehors d'Allah. Donc tous les autres hommes pieux parmi les croyants sont eux aussi des Auliyah d'Allah, des alliés d'Allah. Et ils sont des serviteurs d'Allah. Et ils sont tous en dessous des messagers. Donc si ce n'est pas permis d'adorer les messagers, eh bien c'est encore... C'est encore moins permis d'adorer d'autres qui sont en dessous d'eux. Donc, tu n'as pas le droit de les adorer, même si ce sont des serviteurs pieux d'Allah. Tu n'as pas à les adorer, comme tu ne dois pas adorer les, les messagers non plus. Tu dois uniquement adorer Allah subhanahu wa lui seul. Et Allah, il dit dans le verset 2 dans le Az-Zumar, alors alors الله ان يرى عبده عبده عبده الله ان يرى عبده عبده الله ان يرى عبده عبده الله ان يرى عبده عبده الله ان يرى عبده الله ان على عبده عبده أهل ان يرى شبههم عبده الله وإذا وإنما يخشى على يخشى عليه إذا سلك الطريق وليس معه سلاح يخشى على طالب الطالب العلم إذا كان مجرد مجردا من السلاح ما عنده سلاح العلم ما عنده بصيرة دعوة علم ليس بدون بصيرة دعوة علم ولكن بدون بصيرة ليس علما حقيقيا والصلاح هو العلم قال الله قال رسوله إذا كان عنده علم وبصيرة أخلص, أخلص لله وصدق مع الله فالله يعينه عليهم ويخلصه من شرهم ولا يخفى عليه إلا من قلة العلم al le sheikh il termine donc cette explication de ce passage en disant que cette affaire elle est claire cette affaire elle est claire que le serviteur d'Allah il doit être sincère et purifié Son adoration et sa religion pour Allah seul. Et faire preuve de véracité et de sincérité dans la quête de la science, de l'islam. Et il doit faire des efforts pour obtenir la compréhension dans la religion. Et apprendre les preuves, les preuves de la charia dans le Coran et dans la Sunna Et il doit euh, donc se dévouer hein, et s'attarder sa, sérieusement à l'apprentissage du Coran... Et de la sunna. Et lorsqu'il fait ça, alors Allah subhanahu wa ta'ala va l'aider à dévoiler les arguments et les, les faussetés des gens de la fausseté. Et il va l'aider également à euh, être capable de retirer leurs chebouhats et de les démasquer, de les dévoiler et de faire paraître la vérité. Et il dit le cheikh ensuite qu'on doit uniquement craindre... Pour la personne qui essaie de suivre ce chemin Mais qui n'a pas d'arme On craint donc pour euh, La personne qui euh, Recherche la science Et qui n'a pas d'arme Elle n'a pas l'arme la, la, de la science Elle n'a pas l'arme De la science et de la compréhension De l'islam Elle fait juste prétendre la science Mais elle n'a aucune connaissance réelle Aucune, aucune compréhension réelle Alors Euh, le cheikh dit que l'arme c'est la science de dire que Allah a dit de dire le messager sallallahu alayhi wa sallam, a dit donc si la personne elle a de la science et elle a de la compréhension elle va rendre sa religion pure pour Allah subhanahu wa ta'ala et être sincère et véridique avec Allah subhanahu wa ta'ala et Allah subhanahu wa ta'ala va l'aider contre les gens de la fausseté et il va euh, le, le, le débarrasser de, de leur mal, hein, et le libérer de leur mal. Et on ne craindra pas pour lui, hein, sauf, sauf du peu de science qu'il a, ou bien sauf de l'intention qu'il a qui n'est pas pure, qui n'est pas sincère, l'intention corrompue, ou le manque de sincérité. Voilà, voilà, Donc c'est de ça qu'on craint pour cette personne. Hein? On craint pour lui le peu de science et la mauvaise intention ou le manque de sincérité. Voilà, que Allah donne le succès à tous. Donc ça, c'est ce qui vient conclure. Donc on va lire quelques questions qui ont été posées au cheikh puis on va euh, s'arrêter. inshallah Parmi les questions qui ont été posées au chef, donc on ne va pas toutes les lire, toutes les questions de, de, ce chef, de, ce, de cette partie parce qu'il y en a beaucoup. Peut-être on va juste lire la moitié, inch'allah. On va laisser l'autre moitié pour le cours prochain. Donc euh, première question ici qui a été posée au chef, Marie Al Basira. Qu'est-ce que signifie Al Basira, le mot Basira dans le Coran? Le chef il répond, il dit العلم بما قال الله العلم بما قاله الله ورسوله وما عليه أهل الحق وما عليه أهل الباطل يميز بين التوحيد والشرك بين الإسلام وضده بما الله من العلم. Donc le Sheikh explique la science, euh, c'est la science de ce que Allah a dit et de, ce que, et de ce que le Sallallahu alayhi wa sallam a dit, et de ce sur quoi se tiennent les gens de la vérité, et de ce sur quoi se tiennent les gens de la fausseté. C'est-à-dire tu as la connaissance de ce, que, de ce que suivent les gens de la vérité, et de ce que suivent les gens de la fausseté. Et la connaissance de ce qui distingue entre le tawhid et le shirk, et de ce qui distingue entre l'islam et quest ce qui s'oppose à l'islam, comme le kofre et le shirk, et ainsi de suite. Euh, de ce que Allah t'a donné comme science. Donc c'est ça l'Al-Bassira. C'est la compréhension de qu'est-ce qui distingue entre les choses et entre les fondements, de, par rapport aux fondements de l'islam. Ça c'est très très important. Euh, le point numéro 2, ou la deuxième question, donc ils ont posé la question au cheikh est-ce que c'est possible que la crainte rentre dans le shirk que ça fasse partie du shirk. La réponse, Allah Asnam, al-nujum, shirk. Le shirk, il répond, il dit, celui qui a peur des, des idoles, il a peur des statues des, des moucherikins et de leurs idoles, et il a peur des tombes, il a peur des, des tombeaux, il a peur des étoiles, tout ça, ça c'est du shirk. C'est du shirk, Akbar, c'est du shirk majeur. Le Cheikh il dit une autre question qui lui a été posée, il euh, y Donc le Cheikh il explique il dit, au euh, chef oh celui qui a peur des hommes, il a peur des hommes. Cheikh, il répond, il dit, « Si la personne, euh, elle, a une cause, elle a peur des hommes à cause d'une cause, comme par exemple quelqu'un qui a peur d'un dirigeant qui serait injuste, ou bien qui a peur euh, d'une voie, de prendre une voie, alors, euh, ou un chemin, disons, un chemin qui est dangereux, alors il va prendre avec lui une arme pour se protéger, ou bien il va prendre, euh, il va prendre un moyen pour se protéger. » Il va s'éloigner des causes du mal hein, lorsque euh, il a les moyens de le faire Donc ça c'est des exemples Et euh, bon ça c'est ce qu'il ce qu est mentionné ici Et il y a d'autres exemples de, de shirk Dans la crainte Ou bien de la peur de, de, de shirk Dans la crainte par rapport aux hommes Lorsque quelqu'un par exemple A peur d'un être humain euh, Par rapport à une force euh, mystique qu'il aurait Ça c'est quest ce qu'on retrouve parfois chez les soufis, que certains soufis par exemple, ils ont peur des sorciers ou ils ont peur des, euh, des hommes qu'ils qu appellent des aoulias ou des marabouts, des choses comme ça, et ils pensent que ces hommes-là ont un pouvoir intérieur, qu'ils peuvent connaître l'inconnu, qu'ils peuvent savoir ce qu'il y a dans leur cœur, qu'ils peuvent leur enlever la foi à distance ou avec un seul regard. Hein. Et donc ça, c'est des formes de crainte qui sont des craintes mystiques, la crainte la crainte mystique ou la crainte secrète, ce genre de crainte, ça, ça rentre dans le shirk majeur, hein? si quelqu'un a peur d'un homme de cette façon-là. Toutefois, si c'est quelqu'un qui a peur d'un être humain pour des causes qui sont réelles, des causes qui sont euh, concrètes, hein? non pas abstraites, alors eh bien, dans ce cas-là, c'est Une crainte qui est naturelle, comme quelqu'un qui a peur d'un voleur ou qui a peur d'un criminel qui pourrait le tuer ou le voler ou l'attaquer, ça c'est une crainte naturelle. Ça c'est pas quelque chose qui est rentre dans qu'est-ce qui est interdit ou qu'est-ce qui est contraire au fondement de l'Islam. Ensuite, on a posé aux questions, on a posé au chef une autre question. Le chef il dit est-ce qu'il y a une différence entre les trois mots en arabe as-sab'il, et as-sirat? Ce sont trois mots qui indiquent un chemin, une voie, une route. Et le chef il répond il dit il dit as-sab'il at as-sirat? al sirat as-sab'il الواضح الذي ما فيه شبه ولا اعوجاج donc le cheikh il dit que le, le la la c'est ou le chemin c'est le tariq et le sirat c'est dire que ces trois mots là ils ont la même signification hein de même que al la la voie claire hein, le chemin clair c'est le chemin qui est, euh, yani qu'il y a pas de d'ambiguïté dessus il y a pas de il n'y a pas de courbe il y a pas de tournant dedans il est droit Uh, ya Sheikh Hassa achsan, Ahsanallahu ilaykum Kullayahun Litala Bila Muhay Yaun Sarah Endahu Akl Sarah Yafam Sa Yaakel que tout musulman parmi les communs des Musulmans est apte to rechercher la science. The dit il est, oui il dit il est prêt, il est apt to chercher la science. Du moment qu'il a euh, la raison, qu'il a la compréhension, il réfléchit, il est capable d'utiliser sa raison. Dans ce cas-là, il, il est apte à apprendre. Euh, une autre question. a de وقد يبقى عده سنوات يقول دونك للشيخ lui a posé la question au oh cheikh certaines personnes elles, elles comme si elles désespèrent c'est possible que dans les cercles de, de science uh, et de la quête genre de de désintéressement ou un genre d'ennui euh, et il est possible qu'il reste des années, hein, il dit. Donc le Cheikh il lui il lui répond en disant, التوفيق بيد الله عليه تعاطي الأسباب والتوفيق بيد الله كثير من الناس يتعلمون ولا ينجحون إما لعدم الفهم وإما لعدم الإخلاص Wa amma lil amrayn jami'an waladhi yatlub al-'ilm yakunu 'indahu fahm le sheikh, il répond il dit que le succès ça vient c'est entre les mains Et donc la personne qui apprend elle doit chercher les causes du succès Il y a beaucoup de gens qui apprennent, mais qui n'ont pas de succès, qui ne réussissent pas. Soit parce qu'ils n'ont pas de compréhension, ou soit parce qu'ils n'ont pas de sincérité. Ou bien, à cause des deux raisons ensemble. Donc, celui qui recherche la science, hein, il doit posséder la, la compréhension et la sincérité. Il doit posséder la compréhension et la sincérité. Euh, le cheikh il dit: Al-basira hi al-barakatoufil al. basira est ce que al-basira, c'est d'avoir la bénédiction dans la science? Le cheikh il répond: Al-basira al est mon Wa laysa Ibn Baz il, il dit que c'est la science elle-même. C'est la science elle-même, c'est pas la baraka de la science, c'est la science elle-même. Le cheikh il, il mentionne le verset 108 dans sourate Yusuf, dit "Voici mon chemin, j'invite à Allah avec compréhension, avec connaissance." C'est-à-dire avec science, avec une preuve claire hein, et non pas avec ignorance. A pak je tu další otázka, která byla položena šéfovi. z Muntasibíny, z je to na jakémsi místě, na jakémsi místě, na jakémsi místě, na jakémsi místě, na jakémsi je je Donc le cheikh, on lui a posé la question, beaucoup de gens qui, qui s'apparentent à la salafia, ils donnent comme, con comme condition pour que la preuve soit établie contre quelqu'un, que ce soit fait de, de, de la part des ulama, que ce soit fait par des ulama, Lorsque le musulman, euh, pardon, lorsque le musulman qui fait partie du commun des, des, des musulmans dit une parole de coffre, ils disent nous ne le déclarons pas ou fa nous ne nous le déclarons pas kafir. Euh, donc le cheikh il répond il dit C'est-à-dire d'établir la preuve c'est chacun selon euh, son, sa situation, et son cas. Euh, ensuite on a posé une autre question au cheikh, Euh, donc, euh, la question c'est, est-ce qu'il est obligatoire au commun d'entre les musulmans de de déclarer kafir, celui euh, qui a fait quelque chose qui est kafir, qui a dit quelque chose qui est kafir, hein, ou bien quelqu'un en qui le kafir s'est établi, c'est-à-dire la personne qui, a, qui est tombée dans le kafir elle-même, est-ce que le musulman qui fait partie du commun, إلهالحق في فعل التكفير إذا ثبت عليه ما يجب الكفر كفره، ما المانع؟ إذا ثبت عنده ما يجب الكفر كفره، مثل ما مثل مثل ما ما نكفر أبا جهل وأبا طالب وعتبة ابن ربيعه وشيبة ابن ربيعه wa wad dilil ala kufrihim anna sallam donc le cheikh il dit si le yani, si on a confirmé qu qu'est-ce que, qu que la personne a fait implique qu'il qu soit kafir donc il le déclare kafir qu'est-ce qui l'empêche qu'est-ce qui l'empêche qu le chef, il dit si, par exemple, il a été confirmé euh, pour lui que euh, c'est quelque chose qui implique le coffre, donc il le déclare kafir, comme par exemple euh, le fait par exemple, de déclarer Abu Jahl et Abu Talib, et Udba ibn Rabi'ah et Shayba ibn Rabi'ah kuffar. Et la preuve de leur coffre, c'est que le prophète sallam Les a combattus le jour de Badr. Euh, la réponse, euh, non. La question, une autre question. La question est la personne elle a posé la question encore une fois, mais d'une autre façon. Yashir al yumna umunat takfir, c'est-à-dire est-ce que le musulman qui fait partie du commun, est-ce qu'il doit être empêché ou interdit de faire le takfir? العامي لا يكفر إلا بالدليل العامي ما عنده علم هذا المشكل الذي عنده علم بشيء معين مثل من جحد تحريم الزنا هذا يكفر عند العامة والخاصة هذا ما فيه شبهة ولو قال واحد إن الزنا حلال كفر عند الجميع وهذا ما يحتاج أدلة أو قال إن الشرك جائز يجيز للناس أن يعبدوا غير الله هل أحد, هل أحد يشك في هذا؟ هذا ما يحتاج أدلة لو قال إن الشرك جائز يجوز للناس أن يعبدوا الأصنام والنجوم والجن كفر Donc le cheikh il dit donc, à, à propos du takfir et de, de la personne qui fait partie du takfir que la preuve Le problème c'est que le commun des musulmans il n'a science voilà le problème Celui qui a de la science de quelque chose en particulier, Comme par exemple, le fait que quelqu'un qui renie l'interdiction du zina, celui-là, on le déclare kafir. Peu importe que la personne soit du commun des musulmans ou qu'il fasse partie, des, des par exemple, des, des, des gens qui ont de la science. Tout le monde qui connaît cette règle, quelqu'un qui sait que, par exemple, celui qui renie l'interdiction quelqu'un il vient et dit non, a, le zina c'est halal dans l'islam on dit on, que, que tu sois un, un musulman du commun ou un savant tu dis que ça c'est kof tu dis ça c'est kof la personne qui fait ça elle est qu'à faire il n'y a pas de ici il dit, le shir, il dit à propos de ce genre de question là il n'y a pas de doute il n'y a pas d'ambiguïté sur cette question là c'est clair Hein? Si quelqu'un dit "azina al-zina halal », il n'y a pas de doute pour, pour quiconque que ça, c'est Et Tout le monde dit que ça, c'est kofre. Et ça, ça ne demande pas de preuve, C'est clair. Euh, ou bien quelqu'un qui dit « le shirk s'est permis » et qui permet aux gens d'adorer autre que Allah. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va douter hein, que euh, yani, cette personne-là est kafir Il dit ça, on n'a pas besoin de preuves, ça c'est clair. Celui qui dit que le shirk est permis, hein, que c'est permis pour les gens d'adorer des, des idoles, d'adorer les étoiles, d'adorer les djinns, celui-là, il, il, il est kafir, il, il a mécru. Donc, euh, il dit que l'abstention, le fait de s'abstenir, de faire le takfir, ça c'est dans des questions qui sont compliquées, qui peuvent parfois échapper aux musulmans qui font partie du commun. Hein, des, des musulmans du commun qui connaissent pas, qui connaissent rien Donc ceux-là, s'ils savent pas quelque chose, ils doivent pas parler ils doivent s'abstenir de parler, surtout si c'est des choses compliquées, ça ils doivent pas parler hein, Comme c'est euh, des choses qu'on retrouve parfois de la part des, des communs des musulmans Qui font le takfir dans des questions qui ont rapport avec euh, le takfir des dirigeants ou des choses comme ça Hein? ou bien pour des choses qui sont plus compliquées ils sont takfir même des fois des choses qui sont même pas coffres ils vont déclarer quelqu'un qui affaire pour quelque chose qui n'est même pas coffre donc euh, ça c'est ça c'est dangereux mais des choses qui sont de base des choses claires, des choses évidentes comme quelqu'un qui nie des choses qui sont claires dans la religion ça c'est tout le monde qui doit savoir ça hein? tout le monde doit savoir et comprendre ça Quelqu'un il te dit par exemple dans l'islam l'alcool c'est halal ou le zina c'est halal ça c'est clair que c'est faux et que c'est kafirien ensuite dernière question qu'on va aller pour aujourd'hui Maria wa On a posé la question au chef quelles sont les causes qui peuvent aider quelqu'un à euh, bien, bien euh, saisir la science et de la maîtriser Comment les, Quelles sont les causes qui aident à bien saisir la science et à la maîtriser Le chef il répond, il dit, al Al-inayyatou Qur'an wa sunnah wa ulama sunnah al-ulama al-ma'rufina <'in> و العلم والبصرة حتى يوجهه. Donc ça c'est la réponse du Sheikh Abdul Aziz Ibn Baz que pour avoir la maîtrise de la science, il doit donner de, euh, yani ça, il doit donner de l'importance au Coran et à la Sunna et rester avec les ulamas de la Sunna, les ulamas qui sont bien connus pour leur fermeté, pour leur science et leur compréhension. Pour qu'ils puissent l'orienter et le diriger. Donc, c'est à dire, donc tu dois donner, une, tu dois t'attarder à étudier le Coran et la Sunna et rester avec les ulamas de la Sunna qui sont connus pour leur science, pour leur fermeté et pour leur clairvoyance dans la religion, leur, leur compréhension et et tu restes avec eux et ils vont t'orienter. Ça, c'est la meilleure manière pour arriver à maîtriser la science. Si tu veux maîtriser une science et bien la comprendre, étudie cette science avec un professeur qui la maîtrise et il va t'aider à la maîtriser. Nous, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui et on continuera, inshallah au prochain cours. À partir de la prochaine question, on va continuer la semaine prochaine, Inch'Allah. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين